L'histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deur. De Een roman, comme tant d'autres, qui pourrait être le vôtre. j'en Dessy, ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans ruïne. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir.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 L'histoire, c'est l'histoire qu'on connaît, ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais, naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire.